À la, la mise à Merci pour votre fidélité au programme de la Radio Issanganilo, votre station préférée. Mais nous sommes depuis Bujumbura. Bonjour et bienvenue à cette édition dont voici d'abord les grands titres. Le ministère en charge de la santé publique vient de présenter 40 nouveaux cas testés positifs au COVID-19. Parmi eux, 10 qui étaient à la recherche de l'attestation testation testée COVID-19. Avant de voyager, vous entendrez le ministre Tadin Nikoman dès le début de cette édition. Et la question de privatiser les entreprises publiques comme la régie des OE devrait être prise avec pincette. C'est l'analyse de Faustan Dikoumana, économiste, qui suit de près les questions de gouvernance. C'est après que le président Burundais ait annoncé à fin de l'année dernière l'intention de privatisation de ces deux entreprises, aujourd'hui en difficulté financière. Le 31 janvier, tel est le délai fixé par le maire de la ville de Bujumbura pour s'être procuré de nouveaux cahiers de ménage à la mairie de Bujumbura L'on va également vous parler de l'octroi de ce cahier dans un quartier de la zone urbaine de Bujambora. Et enfin, dans la rubrique « Parlera sur moi », l'on vous fera le point sur le repli identitaire. Restez branchés, ce n'était que le sommaire. Oh bonjour. 40 nouveaux cas positifs de COVID-19 viennent d'être déclarés par le ministère de la Santé publique. Dans un communiqué sorti ce mercredi, Docteur Tadde Nikomana a signalé que parmi ces gens, 10 étaient en quête de certificat de test de COVID-19. Le ministère rappelle à la population qu'il faut observer les mesures en barrière. Les cas testés positifs et sont sous traitement selon toujours cette autorité de santé. Suivez plutôt Dr. Tadin Dikoumana, ministre de la Santé publique. En date du 4 janvier 2021, les équipes médicales du ministère de la Santé publique et de la lutte contre sida ont identifié parmi les personnes qui venaient demander des certificats de test COVID-19 pour partir à l'étranger 10 cas positifs au COVID-19. Dès lors, les équipes d'intervention rapide ont été alertées pour commencer la recherche des cas contacts de ces dernières personnes. Le constat est le suivant. Parmi les 284 personnes ayant été en contact 10 personnes étaient positives, 30 personnes contacts sont devenues positives au COVID-19, ce qui porte à un nombre total de 40 cas positifs internes en deux jours, alors qu'environ deux mois venaient de se couler, sans qu'il y ait un cas de contamination interne au COVID-19. Toutes ces personnes positives proviennent de la mairie de Bujumbura et de ses environs. Elles sont sous suivi médical et sont en bon état général. Actuellement, les équipes d'intervention rapide des urgences du ministère de la santé publique sont en alerte maximale pour traquer tous les cas contacts des 30 cas positifs au Covid-19 et les contacts des contacts afin de circonscrire l'épidémie. Tadani Koumana, il est ministre en charge de la santé publique. La privatisation d'une entreprise publique est une décision à prendre avec pré précaution. Fostani Koumana, expert en économie et qui suit d'auprès les questions de gouvernance, indique que les entreprises comme la régie des Oélo-Natel pourraient être attribuées aux gestionnaires privés après avoir mené des enquêtes profondes pour s'informer des raisons expliquant les difficultés que connaissent actuellement ces entreprises publiques. Selon lui, même si elles étaient privatisées, l'État ne devrait pas les céder totalement. Il fait cette analyse après que le chef de l'État ait annoncé en fin de l'année dernière une éventuelle privatisation de ces entreprises à mauvaise santé financière. Suivez plutôt Faustin Dikuman il faut analyser la structure du leadership de l'entreprise. Parce que le leadership d'une entreprise, son rôle est très fondamental dans le développement de l'entreprise ou dans la chute de l'entreprise. Je crois que quelque part, même le directeur général de la régie on ne peut pas prendre certaines mesures sans l'aval du conseil d'administration ou au cas échéant du ministère d'autorité à travers même le gouvernement en entièreté. Aussi, on peut se demander pourquoi les institutions de contrôle de la gestion des finances publiques ou des entreprises publiques ne sont pas mises en contribution. Pourquoi? Ces investisseurs ne sortent de pas des rapports réguliers pour permettre à prendre des mesures préventives et à temps. Quant à la privatisation dont on parle aussi, il faut y avancer avec pincettes parce qu'une entreprise opère dans un secteur aussi stratégique que l'énergie qui, des fois, doit avoir le volet social pour permettre à la distribution de l'eau et de l'électricité aux catégories vulnérables, aux catégories sociales les plus défavorisées. Là aussi, il faut analyser quelle est l'expérience, les moyens de ceux qui viendront acheter des capitaux. Par dans une nouvelle entreprise privatisée, est reprise. Comment est-ce qu'il faudrait voir la situation actuelle du patrimoniale de l'entreprise, notamment ses dettes, c'est quoi Parce que même une entreprise, avant d'être privatisée, elle doit être évaluée par sa situation financière. Mais il faut y aller avec le pour qu'il n'y ait pas aussi des aventuriers qui viendraient, soit disant qui viennent de nouveaux actionnaires et une entreprise stratégique qui opère dans le monopole. Là aussi, il faut une régulation du secteur public. C'est un secteur sensible, il faut d'abord prendre des responsabilités, il faut d'abord rembourser les dettes et rembourser. Et le plan de la privatisation, si on doit augmenter des capitaux, si on doit ouvrir la concurrence dans ce secteur, alors on devait y avancer, mais avec une analyse beaucoup plus minutieuse pour que on ne s'aventure pas, on ne se jette pas dans l'inconnu pour avoir des conséquences beaucoup plus graves par rapport à la situation actuelle. Mais sinon, augmenter le capital y mettre des privés, c'est l'une des options, mais il faut que ça soit Passe de façon transparente et correcte. Faustan Dikoumana, il est expert en économie et suit de près les questions de gouvernance. Parlons infrastructure. à présent. La route euh, reliant les zones Kiname Kamenge à mairie de Bujumbura est menacée d'écroulement au niveau du quartier Boulouli à la 10e avenue. Les riverains de cette localité disent que la situation se détériore chaque jour, surtout en cette période pluvieuse. Le chef de quartier, Buruli Willy Sindimo, déclare être conscient du danger et affirme avoir transmis le rapport à ses chefs hiérarchiques. Vesten Mutoyi s'est rendu sur terrain et voici son reportage. À la jonction de la route principale Bujumbura-Boubanza et la route reliant les zones kina et Kamenge, se localisent aux environs de 200 mètres, à compter depuis la place communément appelée Mandeuvre, la partie de la route déjà dégradée. C'est tout près de la 10e avenue du quartier Buruli, à quelques mètres de l'église de Pentecôte, située sur cette route goudronnée en vers le marché Kinama. Dans sa partie située en pleine rue, celle de trottoir s'est rétrécie à cause de son écroulement de façon que deux personnes parallèles ne puissent pas y passer. Quant à la partie proche aux parcelles des riverains du quartier Buruli, au moins deux mètres se sont déjà écroulés. Celle-ci est clôturée par les branches d'arbres derrière lesquelles s'otassent des sacs pleins d'immondices qui vont soutenir cette clôture selon les dires des riverains de cet endroit. Un d'entre eux indique qu'au commencement, la route est présentée une fissure qui est devenue aujourd'hui presque un ravin. Au début, c'était une fissure et quand la pluie tombait, l'eau y pénétrait jusqu'à ce que cette fissure s'éclate et tombe dans ce caniveau. Actuellement, vous voyez que c'est presque un ravin. Ils s'inquiètent sur le sort de la circulation une fois la route n'est pas réhabilitée à temps et que par conséquent elle se coupe en deux. L'écroulement de la route entraîne beaucoup de conséquences. Celle-ci est plus utilisée du fait qu'elle mène vers le marché d'Okinahama, lequel abrite un bon nombre de personnes. Beaucoup de véhicules passent par ici, donc une fois coupés en deux, ce sera une grande perte. Une autre déplore l'inaccessibilité aux églises situées dans cet espace, au cas où la route se serait coupée. Certains habitants leur seront difficiles d'accéder au marché. De plus, c'est proche des églises. Vous comprendrez qu'il y aurait des chrétiens qui rateraient la messe. En général, il y aura une perte énorme si la route se coupe en deux. Au moment où les riverains de cet endroit demandent de la réhabilitation de cette route dans les plus brefs délais, le chef du quartier Buruli Willy Sindimo, déclare avoir fait leur mieux en construisant la clôture dans cette terre, même si ça ne servira à grand-chose. La population s'est organisée pour protéger là-bas avec des voies pour, pour que le problème ne continue pas. Willy Sindimo, chef du quartier Buruli de la zone Ekinahama, affirme avoir transmis le rapport à ses chefs hiérarchiques afin de trouver une solution à ce problème. Vestine Woutoui, après une courte pause, parlons en sécurité. Vous n'avez pas Isanganiro Vous ratez l'essentiel. Vous ratez l'essentiel à 13h, passé de 5 minutes dans les yeux de la radio Isanganiro. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre via le www.isanganiro.org. Sécurité, comme je vous le disais tout à l'heure, les élus du peuple depuis la colline euh, et tous les chefs de service de la province Eulouli sont appelés à servir à la population sans rien exiger. C'est appelé de Jan Vendila ministre de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité publique, dans une réunion qu'il a animée ce mercredi au chef-lieu de la commune Mugamba de la province Eulouli. La question de sécurité dans cette commune où trois personnes ont récemment péri dans une embuscade, est à Londres deux jours, a déclaré le ministre de l'Intérieur avant de poursuivre la réunion à huis clos. Et le gouverneur de la province de Kirundo met en garde la population de la commune de Bugabira, surtout les commerçants fraudeurs vivant sur la colline, les collines frontalières du Rwanda, qui les seront considérés comme des ennemis du pays. Selon cette autorité provinciale, cette situation perturbe la sécurité sur la frontière, Albert Atungimana l'a dit ce mardi dans la réunion de sécurité tenue sur la colline Kili située sur la frontière burundo rwandaise où deux fraudeurs ont été portés disparus il y a à peu près deux semaines. Abaran Safali a suivi cette réunion pour le compte de la radio Isanganilou. Cette réunion qui s'est tenue dans la journée de ce mardi sur la colline de Kiri en commune de Bugabira, elle était centrée essentiellement sur la sécurité des collines de Kionza et Kiri frontalières du Rwanda. Ici, comme le signale l'administrateur de la commune de Bugabira, la fraude persiste dans la clandestinité, ce qui cause des fois l'insécurité pour la population. Il dit cela car deux hommes fraudeurs, dit-on, ont été portés disparus alors qu'ils faisaient le trafic vers le Rwanda. Le gouverneur de la province de Kirundo, Hatungiman Albert, quant à lui, a fait savoir que l'objectif de sa descente avec les corps de défense et de sécurité ainsi que la justice, c'est de prendre des mesures pour ces personnes qui font encore le commerce illégal, surtout vers les pays limitrophes. Cet administratif a signalé que quiconque sera attrapé dans son commerce, il sera considéré comme un traître, ennemi du pays, car il détourne les richesses du pays sans oublier la déstabilisation de la nation. Il est retourné sur la question des deux hommes disparus, à savoir Munzimana Eric de la colline Kionza et Nihomugab Jean Bosco de la colline de Kiri et il a demandé avec insistance à l'administration, les forces de sécurité de travailler en synergie pour savoir les traces de leur disparition, si possible mettre les mains sur les auteurs de l'acte. Les familles des victimes ont demandé des enquêtes approfondies à commencer par les gens qui faisaient la ronde nocturne dans le marais de la Kanyaru où ces personnes serait disparu depuis Kirundo Abraham Safar, pour la radio Isanganiro. C'est à Safar. Étant qu'on est au nom du pays, plus de, plus de 70% des ménages ayant bénéficié depuis 2015 des chèvres de la part du projet de développement du petit élevage en province Ngodim. On vu leur économie augmenter sensiblement, comme l'indiquent certains des bénéficiaires. Atanas Nibidi, animateur communal du DPEL, le confirme, indiquant qu'il y a même des ménages parmi ces bénéficiaires jadis indigents, aujourd'hui riches. Ces habitants de Mumba reconnaissent actuellement l'importance du petit bétail dans les ménages si les bénéficiaires ne se précipitent pas à vendre les bêtes. Des détails dans cette correspondance d'Apolinaire Mozakara. Jeanne Sinzinghayo, une femme de la commune Mumba, est actuellement en possession d'une vache, trois propriétés foncières, deux porcs, etc., grâce à ses chèvres offertes par le projet de paire. L'autre, Christian Mouzima-Ana, qui habitait avant 2015 dans une hutte, loge actuellement avec sa famille dans une maison couverte par des tôles, sans oublier Augustin Karimanzira, qui affirme que son fils est aujourd'hui ingénieur agronome grâce en grande partie à ses chèvres. Tels sont quelques exemples de réussite parmi 371 ménages bénéficiaires de ces bêtes en commune Mumb, Tanazini, Nivizi, Animateur communal indique que 70% des bénéficiaires ont réussi à tel point qu'ils ne sont plus comptés parmi des indiges grâce à la fumure fournie par ces caprins. Une enquête menée d'après son responsable, montre que bon nombre de ces ménages récoltent actuellement 200 kg de haricots contre seulement 15 kg d'aves. Ces habitants d'Omwumba et leurs animateurs demandent aux autres le bon entretien de telles bêtes au lieu de les vendre avant qu'ils ne se reproduisent. Depuis 2015 jusqu'en 2019, Le projet d'appel a donné 1232 chèvres à raison de 4 têtes par ménage en commune Moumbe. Ces caprins sont actuellement à 2420 chèvres. Donc, Ozi, Apone Mouzagara, Radio Isangani. Apollinaire Mouzagara, revenons à Bujumbura. Les habitants de la zone urbaine de Buyendi apprécient le déroulement de l'octroi de nouveaux cahiers de ménage. Ceux qui se sont exprimés sur le micro de la radio Isangani indiquent que les autorités locales facilitent ce travail. Le chef de quartier Bouyenzi II fait savoir qu'il valide 300 cahiers par jour. C'est faux. Madame Gagno appelle la population à venir nombreux chercher ses cahiers avant la fin de l'échéance. C'est les détails avec Elidi Gahimbachi. Ces habitants de la zone urbaine Bouyenzi expliquent que le travail de distribution de nouveaux cahiers de ménage se déroule très bien du fait que les autorités locales facilitent le déroulement de cette opération, comme l'indique celui-ci. L'activité se déroule bien. Le chef de quartier assure la coordination. Un cahier de ménage coûte 3 000 francs. À la zone tutomini du bord des roads de versement pour obtenir le cahier. Selon toujours ces habitants de la zone urbaine de dit, auparavant, il recevait difficilement les cahiers de ménage après une longue période de paiement bancaire. J'habite ici à Ouyensi. Pour avoir un cahier de ménage, on doit d'abord aller payer à la banque. Avec un bordel de versement, l'on a droit à son cahier à la zone. Et avec la signature du chef de l'avenir, l'on se dirige à la zone pour que l'on mette du cachet sur le cahier. Un oh, des chefs de quartier de la zone Bouyenzi fait savoir que la distribution des nouveaux cahiers de ménage va bien suite aux réunions de sensibilisation. Nous avons organisé une assemblée générale de toute la population de la zone Ibène-Bouyenzi avec l'administration locale et nous nous sommes convenus que nous devons travailler en synergie. Moi, le chef de quartier, j'ai le devoir d'aller au chef lié de la zone pour collecter 300 cahiers de ménage et je les donne aux responsables de 10 maisons afin de partager la tâche. En plus, nous les distribuons aux famille et ces dernières payent 3000 francs. Après avoir collecté cet argent, je le à la banque. Sef Madangano appelle la population en général de chercher ses cahiers à temps parce que la durée est terminée. Je lance un appel vibrant à ceux qui n'ont pas encore cherché ces cahiers de ménage, de le faire vite parce que nous avons une durée d'un mois après la police fera son travail de vérification. Mais j'espère que la population de la zone se rend en ordre et je les invite invite à répondre massivement à cet appel. Ce dernier précise que la population de la zone urbaine de Buenzi cherche en masse ces nouveaux cahiers de ménage, tout en espérant que dans deux semaines, cette opération sera terminée. Lydie et cette échéance dont tu parles, c'est le 31 janvier, et l'obtention du cahier de ménage ne peut être conditionnée. Pas le paiement d'autres montants par les 3 000 francs burundais, sinon c'est une tricherie, précise Jimmy Hatungima, la maire de la ville de Bujumbura. Dans une conférence de presse et ce sommet crédit, cette autorité municipale a également demandé à ceux qui ont construit sur les conduits des eaux usées à démolir leur construction. Andéan et moi, les détails avec Mireille Kanyang. Les 500 qui vont infliger aux gens, pour moi, c'est une tricherie. Dans cette conférence de presse de ce mercredi, le maire de la ville de Bujumbura a indiqué que les cahiers de ménage ont une durée d'une année seulement. Les deux éléments, ensemble, nous ont fait qu'on puisse mettre un seul cahier au lieu de deux. Et le prix est 3 000 francs. Alors, pourquoi la validité est d'une année On s'est dit qu'avec 3 000 francs, nous devons quand même faire quelque chose de bien pour qu'en 12 mois, au moins qu'on puisse faire des statistiques des ménages qui se trouvent présentement à la mairie de Bujumbura. Commissaire de police Jimmy Hatungimana souligne également que ces cahiers de ménage devront être retirés avant le 31 de ce mois de janvier. Le maire de la ville de Bujumbura informe également que ce cahier coûte 3 000 francs et que son obtention n'est pas du tout conditionnée par d'autres paiements. Il y voit une tricherie. Tout d'abord, je dois... Euh dire qu'il n'y a pas un montant qui a été fixé pour, comme condition de, de devoir ces cahiers. C'est-à-dire le cahier, et le prix qui, est, qui revient à ces cahiers est connu à 3000 francs. Et la société qui enlève les immondices a signé un contrat avec tous les pensionnaires des ménages. Alors, les 500 qui vont infliger aux gens pour moi, c'est une tricherie. Et les gens qui, qui ont cette habitude de le faire, je pense que euh, là, euh, là, je dois agir, sincèrement, je dois agir. Dans cette conférence de presse, le commissaire de police Jimmy Hatungimana rappelle qu'il y a des sociétés ne faisant pas correctement leur travail d'enlèvement des déchets ménagers, d'où ce travail doit être refait. Nous devons euh, dire que les sociétés qui doivent être vraies dans ce domaine, devront être des sociétés suffisamment stables. Des sociétés qui ont des moyens, que ce soit des moyens humains, que ce soit des moyens roulants. Alors, c'est ça qui va nous permettre de poursuivre ou de, de bien canaliser notre mission. Une autre précision dans cette conférence de presse, c'est que si un citadin change de zone, il devra acheter un autre cahier de ménage. Parle, rassure-moi. Le repli identitaire dans les groupes est dû à l'histoire du passé, d'après les explications de Silver Nakalutimana, chercheur en matière de politique, d'opé et résolution des conflits. Selon lui, les leaders négatifs utilisent des discours messianiques pour pouvoir influencer leur groupe. Ce chercheur trouve que les modérés ont le rôle majeur dans la déconstruction des messages haineux. Le rappel des événements douloureux de du passé sont les principaux causes de la résurgence repli identitaire dans le groupe. Silver nakaloutimana chercheur en matière de politique, d'opé et résolution des conflits, ajoute que souvent les membres de différents groupes se sentent sécurisés dans ces groupes, ce qu'il qualifie d'illusoire. Ça vient lorsque les moments de rappel de mauvais événements qui ont endeuillé les groupes arrivent. Alors, Le repli identitaire utilise des mots tout à fait concrets pour dire « Moulibouk. Donc, rappelez-vous que l'autre groupe est un groupe qui est identifié négativement, etc. etc. Alors, ce repli, c'est comme une sorte de recherche, de protection à partir des groupes d'appartenance. On se sent plus ou moins sécurisé lorsque on est avec les siens. Or, c'est une sorte d'illusion. C'est comme si on partage et des relations ombilicales, alors que dans le groupe, il y a des diversités à l'intérieur. Quant aux leaders d'opinion, ils utilisent des messages séducteurs pour influencer leurs membres afin d'arriver à leur fin. Explication de Sylvain Nakaloutimane. Les leaders négatifs influencent les autres membres du groupe parce qu'ils ont un discours tout à fait messianique. Un discours messianique, c'est un discours qui voudrait montrer qu'ils sont porteurs d'une grande vérité Ils sont comme des héros à l'intérieur des groupes. Or, si tu es considéré comme héros, c'est-à-dire autour de toi, tu deviens une sorte de leader charismatique, mais dans le négatif. C'est un discours qui caresse d'une certaine manière l'oreille. Et les gens qui sont dans cette sorte là d'endormissement essaient de suivre. Et ils le suivent de façon inconditionnée, ne posent pas de questions. Il dit « tu es notre leader, si ce n'était que toi, on ne se rappellerait plus de ces mauvaises personnes qui nous ont toujours endeuillés, etc. etc. » La déconstruction se fait petit à petit grâce aux modérés qui interviennent à chaque fois que les messages haineux sont utilisés. Ces modérés, lorsqu'ils sont nombreux, ils sont une sorte de contre-pouvoir contre les discours de haine, contre les discours divisionnistes. Et lorsqu'ils deviennent nombreux, ils essaient de contrebalancer l'autre discours, j'allais dire le discours radical, pour avancer vers un autre niveau de compréhension de la vie en société. Alors s'ils sont nombreux, les gens qui ont un discours radical se retrouvent dans une sorte d'isolation. Ils n'ont pas assez de candidats par rapport à leur discours radical. Et petit à petit, eux aussi, ils changent parce qu'ils se retrouvent dans une sorte de quarantaine. Ils préfèrent alors s'abstenir de temps en temps. Les différents intervenants dans le domaine de la résolution des conflits avertissent souvent que si rien n'est fait pour lutter contre la prolifération des messages haineux, ça provoque à la longue des tensions et des violences de masse. Merci. On est là, Mouchou et l'intervenant Sylvain Nakalotiman. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bon après-midi à tous et surtout bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.